Ma foi dans la famille alba Et le commandement pour eux signifie leur respect et leur appréciation, leur présentation aux autres et leur consensus.